Unité 9, leçon 1, phonétique. Répétez. A, consonne plus R plus voyelle. Il a trouvé du travail du p r e m i e r au trente. Il prépare des frites et des croque-monsieur.